y o n La seule et unique chose que j'aurai à vous dire en tant que présentation de cette émission est la suivante. Vous syntonisez c f u f m 89,1, la seule station à vous présenter du vrai, brutal et traumatisant métal en Mauricie. Les trois prochaines heures seront entièrement dédiées au métal et au chaos. Si vous, vous ne vous reconnaissez pas dans ces deux catégories, quit fucking now! Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin fou et son assistant déficient, surtout lorsque votre âme sera tout aussi mal en point que votre corps quand nous aurons fini de vous traiter. Priez pour ne pas y survivre en f o i r é cause fear is our fucking business. <laughs> we are undead incorporated, cause we said so. Go. Populaire, mais bien une émission musicale aux saveurs variées, animée par Sophie Laforêt. Folk, rock, pop, indie, électro ainsi que l a l t e r n a t i v e se donnent rendez-vous les lundis à 18h jusqu'à 19h pour le plaisir de vos oreilles. Le tout en français et en anglais. Pour ceux et celles qui aiment la diversité, gâtez-vous. Chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan, ça sent le gros bon s e n s Avec le printemps à 0%. Avis au x finissant. s Notez que la toute nouvelle Nissan Versa et Nissan s e n t r a est éligible au rabais diplômé. Pour le prix des e r v i c e la qualité, chez nous en m o x i c'est Nissan. Informez-vous chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. QuébecPonksing.net, le site d'actualité punk, ska, hardcore et emo du Québec. Liste de concerts mis à jour quotidiennement. Fiches détaillées de plus de 500 groupes québécois. québecponkscene.net, c'est le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur québecponkscene.net. C'est fou, 89,1 FM, la radio autrement. Douce mémoire de Chapronette à poids. r e <rire> Ha ha ha Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 1er septembre de l'an de disgrâce 2009. I am Dr. Payne Pandragon et mon compère de toujours, Sinistrose is w e l l y e Hey, je te prenais ta poix, effectivement. Oui, oui, Lupin d a v a r a c e s les、Lupin. champignons rockers. h e <rire>、hey, que de souvenirs. m a e s ça, pour les plus, plus jeunes auditeurs、euh, qui sont parmi nous, c'est totalement impossible de savoir à quoi on fait référence. Hé,、hey, Mais c'était psychédélique. Ah,、si、totalement, écoute, je suis certain, moi, que les réalisateurs, les créateurs, les scénaristes. Ils en ont mangé du champignon. <rire> oui, oui, effectivement.、Et、puis d'ailleurs, moins plus qu'il e n fallait. C'était, bon, bref, peau, c a p r o n n a t p a u c'était une mission pour enfants, alors que, alors que nous, on était déjà comme près de l'adolescence, j'imagine. Non, non, plus jeune Plus jeune que plus ça. Jeune que、bon、ça. Oui, plus、ouais. jeune que ça. Eh,、hey, ça doit dater de 1960. 13, 74, peut-être. Ah, p e u t ê t r a i C'était des marionnettes. Et puis, c'était le ch chaperon rouge revisited par un mec, un mec sur l'acide. m a i maintenant, il était sur l'acide. Non, oui. <rire> c'était <c> cool. <rire> on, en parlant de, de, de gars sur l'acide, on vient d'entendre Biomechanical. Ça, c'est des,、euh, des porte-posants, ça. <rire> c'est des、plus. bio sur l'acide. Ah, oui, tout à fait. Formation que moi, j'aime beaucoup. que J'ai découvert、euh, l'an dernier. une formation qui est un amalgame, je dirais, entre Judas Priest, e、euh, uh, Swapping Our Lad, ou, Devin Thompson, e n Devin t o m p s o n Meshuga,、euh, c'est complètement éclaté. C'était la pièce Enemy w i t h i n qui est tirée de l'album、euh, The Empire of the Worlds, un album qui est paru en 2006 sur E-Rake. Moi, personnellement, je pense, j'ai deux albums,、euh, j'ai、euh, cet album-là qui s'appelle The Empire of the Worlds, et j'ai aussi l'album qui porte le titre de Je m'en rappelle plus. <rire> Effectivement, je m'en rappelle plus, <rire> mais c'est un titre qui est assez,、euh, Assez dur une, une, à titrer. C'est une histoire de carnivore ou je sais pas、okay. quoi. Puis, il y a pas une pièce sur aucun des deux albums que j'aime pas. Honnêtement, bon. Euh, juste auparavant, nous avions Exodus et la pièce Riot Act, qui est tirée d e l'album des,、euh, de des Atrocity Exhibition, Exhibit A.、Mm, sensiblement que le Exhibit B devrait sortir incessamment. J'ai bien hâte. C'est paru en 2007 sur Nuclear Blast. Nous avions Testament et The Formation of Damnation, qui est la pièce et i t r e de l'album du même nom, évidemment. d e v r a i s j e dire ici éponyme. Éponyme. a <rire> l b u m qui est paru en 2008 sur Nuclear Blast. n o u a n s Hey m o n i n g Marth et la pièce Where is your God? Tu sais-tu, toi? Il est où ton Dieu, toi? Il est où?、Et、je veux rien savoir. Oui,、oh, pas le temps. Moi, d a d e r n i è e f o i u e a i vu, c'était sur une peinte de lait. <rire> oui, bien, c'est ça. On la façon, recherchait les recherchait toujours. Les portées disparues. Oui. La pièce qui est tirée de l'album Twilight of the Thunder God, paru en 2008 sur Metal Blade. Très bon album. Si vous achetez la version digital. La rac, toilette de... du tonnerre de Dieu. Oui, exactement. Toilette of the Thunder God. <rire> ça, c'est comme.、Euh, J'ai fait. <rire> Est-ce que tu te rappelles la revue Croc? Oui, j'en、oui, je en ai encore chez moi. Bon, ben. Ben, ça ça fait partie de la culture, ça aussi. i l a v a i t fait une espèce de, de TV hebdo q u i l a v a i t appelé. TV hebdrol. Heb、oui. Et Hebdrôles, c'était Twilight Zone, c'était marqué t o i l e t t e Zone. Et c'était une série française. <rire> <rire> bon, on a bien du plaisir. Et on est ouvert avec King Diamond et la pièce Dangerous Mating. Oui, es, c'est bon, s i n i s t r o s Tu pourras proposer ta candidature quand King sera trop fatigué. C'est tiré de l'album, deuxième parution de cette formation, Don't Break the Hill, qui est paru en 1984, sur « Metal Blade. Metal Blade. Ouais. Ceci étant dit, ce soir, nous avons un tirage. Ben, je fais tirer s i n i s t r o s Donc, c'est pas un. o n je tire Sinistrose.、Où、je tire. Ben, en fait, je vais te faire tirer. <rire> si ça marche pas, je vais te tirer. <rire> Euh, le sniper, tout de suite. Et ce qui, en ce qui me concerne, <rire> c'est pas un cadeau, c'est une punition que je vous fais, chers auditeurs. Dans blague à part, on a un tirage, effectivement, de, de paire d e billets plus quatre. 5 paires de billets? Oui, on a 4-5 paires de billets à faire tirer. Ben,、euh, c'est surtout mardi, aujourd'hui et mardi, la semaine prochaine, parce、mm -hmm. qu'on pourra peut-être pas faire tout tirer ces billets-là ce soir, à moins que ça a f f l u t e à côté.、Mm -hmm. euh, c'est pour le 20e anniversaire de Anonymous à Nicolet le 12 septembre. Alors, on a des paires de billets à faire tirer. t u t de s u i t après la première t o u n e premier appel se mérite une paire de billets pour aller voir Anonymous et Seven Demons Unleashed,、euh, dont je fais partie. Bon,、euh, espèce de c h a u f e Oui, mais là, je c r a i s qu'il faut bien que je me p l a g s e a n d Oui, parce qu'avec moi, o e ne compte pas là-dessus. Non, ça, c'est clair. Hey,、euh, artiste invité, hein? Artiste invité, Marco Cagliari, qui va être là pour quelques chansons.、Euh, ben, ça risque d'être cool.、Euh, Absolument. t r è s plaisant. Le tirage débute lors de la prochaine pièce musicale. 819-376-5183, c'est le numéro composé pour vous mériter cette première paire de billets. Donc, 819-376-5183. On va parler. Puis, c'est une、preuve. gracieuseté de la Bavaroise. C'est bien cela. Disons-le gaiement. Gracieuseté de la Bavaroise. Qu'elle est gentille, la Bavaroise. Oui, oui, oui, très gentille. Donc, premier appel, ça mérite cette paire de billets. Et à l'instant, nous allons entendre quoi? Corpiclani. On met le p a r t y un peu, là. a v e c la pièce Before the Morning Sun, tirée de l'album Spirit of the Forest. Alors, sortez vos, vos drinks, vos bières et vos cornes, vos cornemuses et Alléluia. Ouais. Bon, OK. Vos petites flûtes aussi. o u a i ça, c'est ça. Ça manquait. Let's go! La quatorzième édition du festival Envol et Macadam du d i au d o septembre avec The Sounds, c r o m e o Punk Rock Karaoke, Cynic, Julian Marley et plusieurs autres. Trois soirs de concert extérieurs au parc de l'îlot f l u r y sous l'autoroute du f r e m o n t m o r e n c y au centre-ville de Québec. Achète dès maintenant ton passeport au prix de t r dollars sur le réseau Biotech. Info au Envol e Macadam. com. Une présentation de la bière tremblée avec le soutien du gouvernement du Québec.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 Pour le prix, les services, la qualité, chez nous en Morsi, c'est Nissan. Informez-vous chez Trois Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. C'est fou et s à la recherche de chroniqueurs étudiants pour la session d'automne 2009. 1000 en bourse sont offerts. Envoie ton CV à d g c e fou.ca avant le 24 août. C'est C'est c I'll do you. Auront constaté ici ce soir dans les dernières minutes que Sinistro, c'était nostalgique!、Euh... Ah oui, comment ça? Paranoïde. Ah oui, <rire> paranoïde. C'est u a r r o méchante <rire> mémoire. Paranoïde. Je ne m'en rappelais plus. <rire> paranoïde. Paranoïde.、Euh, ben oui, on vient d'entendre Anonymous avec Invisible Man tirer l'album Demonium.、Euh, on a encore des billets à faire tirer. f a i t、euh, Lorsqu'on mettra une chanson, vous pouvez téléphoner pour des billets d'Anonymous à Nicolette à la Bavaroise le 12 septembre prochain. On rappelle le numéro 819-376-5183. On a entendu Black Sabbath,、euh, un groupe émergent de la scène locale avec la pièce Paranoïde. la scène locale, oui, c'est <rire> ça, ça, effectivement. <rire> c'est un, un groupe prometteur, ça b l'air d i r e、oh, Mais ça, ça a l'air qu'il、oui, vient de signer un gros contrat de disque. <rire> avec Warner. <rire> Euh, on a entendu un autre groupe émergent, Judas Priest, avec Freewill Burning, tiré de l'album Defenders of the Faith.、Euh, on a entendu un autre groupe émergent. m a Ils s i é m e r g e pas fort ces temps-ci, eux autres, je pense. Et qui donc f r e、euh, d d Love Field. Ben, qu'est-ce q <rire> u s t moi Non, non, je pense que ça va assez bien pour eux. Oui, mais il y en a qui les aiment pas. C'est ce que je te、ah, dis. Qu'est-ce que tu veux C'est pas d o n n e r à tout le monde d'avoir des cultures. Des <rire> cultures avec un grand camp. Oui. Avec la pièce Death Magic for Adepts, tirée de l'album Median. Et on a commencé avec、euh, Corpiclani et Before the Morning Sun, avec le petit violon, tiré de l'album Spirit of the Forest. C'est bien cela. On va aller、euh, vous propulser dans quelques spectacles à venir. Trois Rivières Metal propose samedi, le 5 septembre. Cryptopsy, l'esprit du clan. d On on avait eu une en entrevue、euh, l'année dernière. Je pense qu'il y a eu une entrevue、ouais. assez pénible du fait que la communication n é t a i t pas très bonne. Avec le mot du téléphone qui marchait à moitié. C'est ça. Donc Cryptopsy, l'esprit du clan, formation de France, d e c r y p t o t et Hopeless Nation, le samedi 5 novembre prochain. 12 à pré-vente, 15 à la porte. 19 h c'est pour tous. String Empire, lancement d'album a c c o m p a g n é de Magnum Stallion, d e Mechanical Society. Euh, box Office à Drummondville, je ne connais pas cet endroit. Moi non plus. C'est le 12 septembre, ça C'est le 11, vendredi le, le 11 septembre à 20h. C'est pour tous, ça coûte 15 Et un album gratuit avec billets en pré-vente. Et ils seront les mêmes formations le lendemain, soit le samedi le 12, en même temps On, va avoir, on va avoir de la compétition Oui, Cette fois-ci, on va faire café le stage ici dans la portion Câble-la-Madeleine de ce Grand Trois-Rivières métropolitain. Ah,、oh, que c'était bien dit. <rire> c'est très bien dit. <rire> c'est à 20h, c'est pour tous. Il en coûte 15 Et là aussi, avec le billet en pré-vente, c'est un album gratuit. All Fiction qui lance son album. Ben, coudon, c'est que c'est des lancements d'albums par-dessus Oui,、oh, mais 2 a Celui s Monday. qui va le savoir dans le front, l'album, ça va faire mal.、Là. Ben, C'est clair. Après deux ou trois, tu t'annes. All、oui. Fiction lance son album. Il y a Rago pré-invité aussi.、Euh, vendredi 2 octobre prochain, c'est pour tous.、Euh, Détail à venir. Et. Nous avons les premiers noms qui sortent pour le Trois-Rivières Metal Fest édition 2009, qui est la neuvième édition, devrions-nous dire, qui se tiendra cette année, le 13 et le 14 novembre prochain, devant ici industriel de Trois-Rivières. On parle ici de Slowdvine, e Itanum, Necronomicon, Necronomicon, pardon, A Perfect Murder, Fuck the Facts, Blinded by Fate, Unexpected et Covidus. Il y a bien sûr d'autres groupes qui sont à être annoncés éventuellement. Pour tous ces détails, rendez-vous sous le ministère de la Faune à Ottawa. Oui, c'est cela. Non, sur 3 e m a t n t e n a t i o n a l d e géographique. Bien, C'est quand même pas si mal. Ils en savent pas mal d a f f a i r e s u u t Oui, eux a u t e s ils c o n n a i s ça. OK. Ceci étant dit,、euh, bien, on rappelle que notre chère Sinistros e jouera avec Seven Dem Demons Unleashed le 12 septembre prochain à la Bavaroise de Nicolette. Ils feront partie de ceux qui seront réchauffeurs de salles. Pour... Réchauffeurs de salles. J'espère le... que ce sera juste de salles. Ben, oui, mais pas de propre. Bien, Non. <rire> c'est quand même, c'est un, un show de crosty, ça, coudon. <rire> J'espère que non. Bon, pis on vous rappelle qu'on a des b i l l e t s à f a i r e tirer pour c e、euh, petit pestacle, là, qui est du 12、euh, septembre prochain. C'était à partir de quelle heure,、euh, Sinistros? e、euh, ben, nous autres, on rentre en, sur le stage à 21h environ. f i t de près, moi, vers 20h, les portes, ils vont ouvrir. De、euh, toute façon, c'est toujours ouvert, là. C'est pas un trouble, là. tu peux venir prendre une bière à 8 h du matin,、euh, go go, il n'y a pas de problème. b e n encore là, je ne pencherai pas de détour pour ça. <rire> là,、bon. Je me rappelle le numéro de téléphone participé au concours lors la, du début de la prochaine pièce musicale, le 819-376-5183. OK.、Euh, ceci étant dit, je veux、euh, simplement vous parler de deux trucs、euh, au niveau du cinéma. b e n voici, voici, voici. J'ai、euh, écouté cette,、euh, Le week-end dernier, je a v a i s Je ne m'étais pas déplacé pour aller voir ça au cinéma, mais par contre, j'étais curieux de le voir. J'ai écouté、euh, le remake de Vendredi 13. Et puis ben, Contrairement à tout ce que j'ai pu lire comme critique, critique qui était totalement ravageuse et、euh, voire. Ça, c'était évident que c'était pour faire ça. Oui, c'est sûr. Il faut s'entendre que c'est une franchise qui a été utilisée à outrance. On, on, on le sait, mais bon. J'ai été, je dirais,、euh, bien distrait. Distrait. Ça oui, veut ben dire que tu n'écoutais pas le film en voici. Effectivement, j'écoutais autre chose. J'écoutais <rire> mon aquarium, c'était très intéressant. Non, mais ça m'a bien distrait dans le sens que.、Euh, ça t'a distracté. Ça m'a distracté. <rire> ça fut un bon entertainer dans une certaine mesure. Dans... Surtout dans le sens que c'est. C'est une nouvelle vision, si on veut, du, du début de Jason en Donc, tant il que. Est, il est rendu gentil, Oui, c'est ça. Mais en fait, il travaille même pour,、euh, Vision Mondiale. o、okay. k <rire> Non. Seigneur. Ouais, ben, lui, dans sa vision, lui, c'est <rire> d'extriminer ceux qui ont faim. Pis les fins de semaine <rire> <de> chez Walmart. <rire> oui, comme <l> accueilleur, <rire> <rire> Chez et Walmart. Et chez Walmart. Non. Bref, c'est une vision qui est un petit peu différente de ce qu'on connaît du classique de Vendredi 13. Évidemment, ça reprend là où le premier a fini avec la mère de Jason Voriz, o là, qui était, elle, la meurtrière dans le premier. Ici, on a Jason qui est un petit peu plus, je dirais, allumé, moins,、euh, robotique. Euh, et en fait, je. C'est bien. s i、si, je vais aller faire un m e u r t o u e t Non, il parle pas, évidemment. OK,、là. non. On l'entend même pas réfléchir, <rire> Mais,、euh, plus mais plus. Il, y belle, il y a une passe intéressante qui, pour moi, est très significative, qui, simplement, pour ces cinq secondes-là, aurait probablement valu le film. On sait d'où il va chercher son fameux masque de gardien de but. Il est allé péter、euh, la gueule à Jacques Plante, puis.、Euh... Je t'avais dit de pas le <rire> dire, innocent. <rire> c e t ta b o i t e C'est ticolore. <rire> <rire> non, non, non c'est.、Euh, c'est peut-être pas,、euh, c'est probablement pas à acheter, mais c'est à louer. C'est à louer. Oh, ça, ça p e u p e t r intéressant. Et j'ai redécouvert, pour l'avoir vu il y a quand même un certain nombre d'années, j'ai commencé à me retaper la série Bands of Brothers. Oui,、oh, c'est ça que tu me parlais, que, Effectivement. Une série qui a été, oui, oui.、Euh, coproduite avec,、euh, Tom Hanks et Steven Spielberg. Ça raconte,、euh, ça raconte la, je dirais, La vie, proprement dite militaire, si on veut, au cœur du deuxième conflit mondial, d'une compagnie en particulier qui porte un nom de Easy Company, de leur entraînement, de leur recrutement à l'entraînement jusqu'au premier champ de bataille. Et c'est excessivement bien fait. Et si vous voulez voir des scènes de guerre qui sont explicites, comme on les aime bien dégoulinantes, Euh, et une très belle histoire, de très belles images.、Si、image, les images de guerre peuvent être belles, là, Bon. De toute façon, c'est filmé, là. Je vous conseille Bands of Brothers. C'est,、euh, six euh, CD, DVD, pardon, devrais-je dire, qui comportent chacun deux épisodes de, je dirais, une soixantaine de minutes, là. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Bon. Ceci étant dit, j'aurais bien aimé avoir un coup de matraque pour un, un film cette semaine, mais malheureusement, je n'en ai pas. Ben, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de navets qui sortent présentement. Ou、oh, b e n ça peut peut-être juste signifier que. que t é c o u t e s pas de navets. Je n'ai pas eu le temps d'aller écouter autant que je voulais de films.、Bon. Je n'ai pas eu le temps d'écouter des navets cette semaine.、Là. Non, je me fais toujours un grand devoir d'écouter au moins 15 navets par semaine.、Là. Mais bon, c'est faute de temps. Que veux-tu?、Euh, donc, nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec.、Euh Étrangement, un, un album que j'attendais depuis déjà deux semaines, qui aurait dû être rendu à nos portes depuis deux semaines, mais que j e réussi s à me procurer seulement la semaine dernière, c'est le dernier Behemoth,、euh, l'album Evangelion, qui, selon moi, lors de la première pré-écoute que j'avais fait, je m'étais peut-être heurté un petit peu à un album moins puissant que le précédent, d h、euh, e Apostasy. Par contre, je dois dire que c'est un très bon album. C'est un album qui. peut-être moins conceptuel dans son ensemble, mais c'est un bon album, c'est une très bonne production. Je dois dire que malgré qu'il y a moins d'envergure, je dirais que l'Apostasie, c'est quelque chose de assez, assez puissant. Et Je propose la pièce d e i m o n o s la pièce d'ouverture de cet album, qui, ma foi, devrait plaire aux amateurs de musique folklorique. Cool. Go. Sure. <laughs> s i Nitros s qui a besoin d'invitation pour faire ses interventions. Ah non, mais je t'ai bien parti. <rire> <de> moi, je suis le <rire> rockstar de tabarnak. <rire> OK. Ceci é t a n t d i t o n v i e n t d a t t e n d r e la formation Neuraxis. Formation、euh, montréalaise. Ben, formation d'un peu partout au Québec, finalement.、Euh, oui, mais qui. Ben,、euh, qui comment il dit ça Basecamp à Montréal. Ba Basecamp. Oui.、Euh, la pièce Darkness Prevails qui est tirée de sa dernière parution, The Teen Line Between. Qui est paru sur Prosthetic Records. Juste auparavant, nous avions les cornichons polonais. Vader <rire> et la pièce Firebringer. Ben, c'est toi qui avais parti le bal il y a quelques années.、Là. Oui, puis l'autre, il ne l'avait même pas compris. Tout cet d r o i t Qui, ça, moi <rire> Non, pas toi. <rire> ah, Jeff. Ouais, mais Jeff, j'ai bien mis de comprendre son nom. Ah,、oh, c e s t a i t le cornichon. s Hein <rire>、euh... <rire> Foutu le start, e c'est comme un charcoal, ça il prend l'amorceur. Ouais, mais des fois l'amorceur, je pense que ça prend une allumette pour allumer ton charcoal. Effectivement. Donc, Vader est la pièce Farbringer qui est tirée de l'album The Beast qui est paru en 2004 sur Metal Blade r e c o r d Old Man's Child, juste auparavant, la pièce s l e e v e s of the World qui est la pièce d'ouverture de l'album du même nom, éponyme. Un éponyme. Ouais. Slaves of the World, qui est paru en 2009, il y a quelques mois, sur Century Media. C'est, selon moi, un des très bons albums qui est paru jusqu'à présent en 2009.、Ah, J'ai quasiment hâte de faire la, la revue 2009. o Non, l'a fait t u t de s non, non. Il <rire> reste encore à... quelques bons albums à venir. j i i m a g n Effectivement. e Et on a ouvert avec les Almighty BMO et la pièce des m o n o e Puis, les ouvertures d a l b u m Evangelion, qui est paru, en fait, il y a quelques semaines. o f f i c i e l l e e m n t j a r d a d s la pochette à l'intérieur, là, puis. Je ne serais pas gardé mes enfants. a i tes enfants, leur... ils rembourseraient. Oui, c'est、ouais, ça. <rire> Mais ce n'était pas leur intention de faire de la garde, du gardiennage non plus. Donc, effectivement, le, la bouclette est assez e x p r e s s i f dans leur art. Avec、euh, les photographique. petits coffreaux. Est... Oui, puis l'autre, avec ses deux r a t h w e l l e r s、ouais, Oui, oui, c'est Ben, et puis, c'est drôle parce que j'écoutais des, e、euh, n en fait, il y a un DVD qui accompagne l'album,、euh, qui est un peu le making de l'album, ces choses-là, pis u tu les vois être totalement démaquillés, pis u c e s t que là, on l'air aussi insignifiant que toi, là, finalement. <rire> c'est cool. <rire> ben, non, peut-être pas tant que ça, c'est du straw, ça. <rire> J'irai s pas jusque-là dans le fond. Tu v e u x tu dis <rire> qu'il faut que je m a b a q u i l l e finalement, <rire> Ben, si, si tu prends du p o l y p h i l a peut-être que ça t'avantagerait un petit peu. <rire> le problème, c'est pour l'enlever le soir. Prends du plastique wood, ça va être. <rire> ouais, mais ça, ça fusionne avec la peau. <rire> mais quoi, quand ben, y penser, là, je te regarde, plastique wood, la grandeur que toi, je préfère un beau Pinocchio avec ça. Oui,、ouais. <rire> ça serait pas p i r e Bon, OK. De toute façon, on t'en compte déjà pas mal la scène même, pas besoin d'en rajouter. Ouais, c'est ça. Il est 22h29, évidemment, et nous allons en publicité, mais notre chère Sinistros e nous proposera, après cette, course, cette courte pause publicitaire, de la musique de son choix. Oui! On va voir Agneau de Dieu. Ah oui! oui. Lamb of Bob. Oui, <rire> Lamb of Bob, oui, effectivement. <rire> un petit Barbie. Oui. On va voir, c'est tout ce qu'on a? Ah, c'est ça, c'est tout ce qu'on a. OK, le reste, j'imagine, c'est des surprises. <rire> oui. Les surprises de la sinistrose. Moi, si c'était vous autres, je baisserais le volume tout de <rire> suite. On va en pause et on revient avec Lamb of God. Chérie, m'écoutes-tu? e t non, ce n'est pas un magazine de psychologie populaire, mais bien une émission musicale aux saveurs variées.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 q u é b e c p o n k s c e n e n e t c'est le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur q u é b e c p o n k s c e n e n e t C'est fou, 89,1 FM, la radio autrement. Ben, ça sent ce musique de fou, là? b e n c'était la défunte formation、euh, de Saint-Grégoire, Ending 8, pour、euh, ceux que ça rappelle des souvenirs. Il、euh, y avait、euh, Guts qui chantait là-dedans. Guts a chanté, avec,、euh, entre autres, avec moi dans Laps of Memory. Il a chanté avec Cress of Honor aussi. Il、euh, y avait Pierre Landlois qui a joué avec、euh, Black d i a l l a Murder il a joué avec Sloat Vane et un paquet d'autres b a n d s aussi. e、euh, u y a,、euh, Christophe Joseph qui est maintenant bassiste avec c Opless m Nation. C'est u n e gang de, de tripeux. C'est le, le, premier band, dans le fond, là. Là, tu vas me faire croire que ça existe, Saint-Grégoire, toi, là. là.、Euh, ben, moi, je ne passe plus par là. Fait je pense que c'est rayé de la map.、Okay. Moi, je passe par l'autre bord, ce s t dans un、cool. no man's land, ça. Ben, là, j'ai vu un paquet de pancartes en partant aujourd'hui. p u s c'est marqué détour par le, le, le, le bas de la rivière. <rire> c'est sûrement ça, ça, pour une raison, quelconque. Y a une raison, c'est peut-être pas il est arrivé. Il y a peut-être une bombe nucléaire qui est tombée sur Saint-Grégoire. Oui, évidemment,、plus. personne ici n'a r é u s a i r eu des échos. Non, non mais, non, mais c'est juste isolé, ça. Oui, c a i t C'est un mini, moi, je trouve. Ça fait plus fini. <rire> Juste avant, on a entendu la formation canadienne Meat Locker 7 avec、euh, Isolate. <rire> J'étais certain que c'était pour nous sortir, on a entendu la formation Canadian Tire. <rire> ben oui, ben là, c'est Canadian Pneu.、Ouais. Les Pneus Canadiens. On a eu Ministry avec Let's Go, tiré de Last Soccer. On a eu 40 Days Rain, qui est devenu plus tard Cana, avec la pièce Blind a n Justice sur l'album Temptation of Our d e m i s e Et on a commencé avec、euh, Anneau de Dieu. Oui! l i m e of Bob. OK, l i m e of Bob, avec、euh, Bo Scraper、euh, sur l'album As the Palaces b u r n Il était un petit、Burn. peu plus、euh, metalcore à cette époque-là. Oui, oui, oui. Mais on dirait que le dernier album, ils、si、sont、si、devenus un petit peu plus、uh, def. a t Qui? d e a t h Metal. <laughs> OK, oui, oui. C'est le metal pour les sauts, tu as du d e a t h m e t a l Oui, oui, oui. Oui, c'est. Bon, bien,、euh, tu me feras penser de t'empêcher de montrer une encyclopédie <rire> du métal, toi. Ça te risquerait d'être assez cacophonique comme histoire. Ah, mais je regarde. J'existe à nous v o i s Bon, il y a des nouveaux styles, là, cette heure. Oui,、ouais, si、t'en pars l e beaucoup de styles à toutes les semaines, ben, oui, toi. l e s affaires、bien. qui torchent. Des styles <rire>、euh... qui torchent.、Ouais. <rire> ça, c'est la semaine passée. Ça, du torch m é t a l <rire> Du torch m é t a l Pauvre s i n i s t r o Du、ben. fire grind. Ben i gentil, mais pas fin, fin. <rire> OK. <rire> ça nous amène à la fin de cette émission. Il est 22h53. Et,、euh, la semaine prochaine, e、euh, genoux. Ah, la semaine prochaine, Sinistros, on fait-tu un petit spécial un industriel?、Quoi? Ah oui, ça fait longtemps qu'on fait n a l p a o n g t e m p s qu'on n'a pas ouais, fait notre ouais, Mechanical fait Experience.、Cool. On va se taper un petit spécial industriel juste pour vous. amateurs pourrait... de métal. dettes de <rire> On pourrait se mettre du skinny popoon pis des gueules comme ça. <rire> Ça, ça, tu viens d'insulter le groupe que je préfère au monde, toi, en disant ça. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais je te le pardonnerai jamais. <rire> mais j'avoue qu'elle est bonne. <rire>、euh, même notre Sean Fern, s a tu l'as compris.、Okay, C'est pour dire. <rire> non, bon, on va、euh, faire.、Ça. Un petit PC Mechanical Experience la semaine prochaine avec、euh, deux petits blocs、euh, typiquement industriels, mais du moins. Ouais, on va essayer de trouver des affaires trippantes. Oui,、ouais, des、ouais. trucs、euh, un petit peu plus tordus. En fait, on va voir des, des choses qui, qui ont、euh, une certaine connotation ça, métallique ça, je... par moment. mais... Ben, pas. Ben, peut-être On va peut-être y aller、euh, dans, toi, dans le vif du sujet.、Euh, comme quoi? b e n là, on va s'amener une chainsaw, une scie, puis.、Euh... Ah, une charzane. Oui, u n charzane、okay. de v a t t o n exactement. Moi, ça se passe. Pourquoi acheter vos instruments lorsque vous pouvez les faire vous-même? Non, mais tu vas chez Renault, qui risque pas de c h e r c h a m beau aussi. Oui, mais The w a l d c'est pas donné, ça, là. Non, mais The w est... i、ouais, mais c'est parce que c'est é t o i Oui, mais moi, tant qu'à payer pour、euh, une coupe de tillage de The w a l d j'ai moins de t e m p à acheter un Marshall. Mais c'est vrai, que que quoi. Peux... Rénover avec qu un Marshall, c'est moins évident. Oui, <rire> mais c'est ce que tu peux défaire, ton Marshall, avec tes The w a l d après. Euh, oui, mais je vois pas le but de faire un m、okay. o r c e a u l l à tout i a s t r e s mais b o n OK. c e s t tendu. On va se quitter sur une dernière pièce qui est cette fois-ci une chanson de Chapronette à poire. Pas Chapronette à poire. Sans s joke. là. Quoi? Faut que je mette la main là-dessus. Oui, oui. Et Si, si je le trouve, je le passe. Ça sera bon, ça. Ben, C'est complètement tordu, ça. Là, là. <rire> C'était psychanalytique.、Eh, oui. On va se quitter sur une dernière pièce qui est des Haunted, de la pièce Liquid Burns qui est tirée de l'album de Revolver. C'est un des bons albums de cette formation-là qui sont devenus aussi un peu à l'effigie de ce que Lamb of God a fait. Formation qui était un petit peu plus metalcore, qui sont devenus un peu plus metal trash au fil des ans. Et,、euh, ceci étant dit, mon cher Sinistros, on va se retrouver la semaine prochaine. Ben, qu'est-ce?、Okay. Ah, merde. Ah,、oh, shit. o u i mais、oh. faut que je revienne faire un autre tirage,、là. Effectivement, c'est une prochaine,、euh, d'autres tirages pour le, le lance, mais le l a n c e m e t le 20e. Le 20e anniversaire d'Anonymous à la Bavaroise à n i c o l e y Qui mettra en vedette, e n t r e autres l'invité Marco Galliani et Seven Demons Unleashed. Yes! Et sur ce, allez tous, vous f a i t e foutre. That's it. Caspan Dragon, set to go.